Gabonen zuliak autodeskunde kanpaina dugulata iruligiko iratean ta xibereko botzian debatia segituko dugu gaur garatziean Donian Garaziko beraz hautagaien artian biserenda burua gorditugu Alfonso Illar eta Xabilar eta hori debatia iraganenda gure biserenda buruen artian bainan hori bai no lehen egin dezagunala ere presenta ke ta basta panchikana Doni bane garazi herria bihitzez aurkezteko, Baxena Farroko hiri buru bezala ekarria dela. Biztan le kopuroa atik, donapaleu eta bai baino apalagoa dela erraiten aldugu. 2008ko kondaketaren arabera, 1028 amak erritar ditu donian egarazik, ondurioz ama bostaute txik osatzen dute kontseilua. Amabigaren mendean altsatu egia da, kompostelako bidean kokatua, beilari hainitz pasatzen eta pausatzen da donian egara zine, bidea hartzeko. Aterbetxeanitz eta saltegiak ere beilarien beharri egokituak dira. Ondarearen aldetik, zita Zitadela eta Espainiako karrikak, Azpimarri gariak dira, arkitekturaldetik, aldetik. Zitadela karrikaren gainek aldean aurkitzen da, Santiagoko Atea, beilariek hartzen zutena, herrian sartzeko, unesco munduko ondare esailkatu du, Doniane garaziko famatuekin batera. Apezpikoen presondegia eta Doniane garaziko Elisa, herriaren historioa beratzaren lekuko dira. Azpie aldetik, serbitxua initz aurkitzen da, zite administratib gela, serbitzu publikoen permanentziak, bi erretreta etxe handi, bat publikoa eta bestea pribatua aurrendako zentro mediko-psikologikoa, mediko kirolan ere, errogbi zelaia, zango baloia, tenis, judo, pilota, eta biztan dena raialaia, ipatzen aldira besteak beste. Ikastetxe Frango, Iru Lehen Mailako Eskola, Bat Publikoa, Bestea Pribatua, Santa Maria Eskola, eta Garaziko Ikastola, Bi Kolegio, Zitadelako Kolegio Publikoa eta Mayorgako Kolegio Pribatua, Bai eta ere Bi Liseo, Navar Liseoa, Xailorokoa eta Profesionalarekin, eta Francesenia Laborantza Lizeoa. Meraz, Doniane Garaziko errian ama bost kontseilari dira eriko kontseiluan oitamar jende presentatzen direla, bizerrendetan eta bizerrenda horiek eta horien buruak presentatzen dauzkigu. Zu. Ziko gira zurikin, Alfonso Idiart urte, orai arteko auzapeza eta Iru mandatu batentzat aurkezten aurkesten Doniane Garaziko errian ongez agutua, Galeride Garaziko saltegien diabea, lekukoa, semea utzia. Erriko Botezkundeetan hirugarren kanpaina egiten baldin baduzu, horroitarazten aldugu ere, kantona menduko bosetan presentatu zinela bimila eta amalauean, e, doidoietarik Frantzua maitiak zuelarik aurkia ardietxi. Ez sekulan alderdi baten izenean presentatu, eta errandiguzunaz, politikarik ezta egiten zure kontseiluan. iluan. Prezeski, geroa elgarrekin, zerrendarekin, bost kide berriz inguratu zira, bost hautagai gazte. Adinaren batazbestekoa geroa elgarrekin listan, screen berreita mairu Xabilar, beraz zogoita malagurte, lehen aldikotz presentatzen hauteskunde batean, baina kanpaina egitea bar, bada batakizu zer den, zure aita koselar, presentatu baitzen kantona menduko bozetarat, Michel Inxosperen parean, mila behatzen talatonoita ama bian. Errian ere ongezagutua, US Nafarroa erruk bitaldean joko lari izana, peina hori horiak elkarteko kidea, eta zure ofizioan ere, garazin ere maiten baituzu, kinen pauta, kinesitera pauta, zirelako ergaiten al dugu osteopatia ikasketak bururatzen ari dituzula. Donianee Ernez egendarekin abertzale ekologista ezkertiar edo Donanee beste molde batez ere maiiteko gogoa duten jendeak elkartzen dituzula diozu. Adinaren batazbestekoa hogeita heereetzi urtekoa da. Haun eskunde Eta beraz debatea hasiko dugu, hordion uh, lehenik eranen dugu gugure aldetik uh, Euskaraz egine ditugula galdeak eta debatea uh, gure autageien artian, pentsatzen dut nagusiki frantzesea zizanen dela, konprentu dutanez, baina sekulan batek edo bestek nahi balimatu madu zerbait eskoaraz ere eran egiten alko duela guztian doia, hitz bat nahi duzue gehitu hor egina uh, izan den presentaketari buruz eta zuen uh, burua presentatuak izan da berzen maneran. Oui. Alfontxo, horbitzite <coughs> mikrotik. Ah. Eh. Ui, non, bon... Euh... C'est eu aussi une action associative, bon. mais on va pas commencer par ça. voilà On va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. C'est plus simple que que de revenir sur des batailles anciennes. Javier, il y a, a dans erraten... la tâlle de l'élection, il y a des choses qui se sont en train de a des choses qui se sont en train de se faire. C'est un va être un peu va Voilà, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie et je vous remercie dans notre groupe. Je vous remercie, je vous remercie, je je Voilà, je veux souligner que je vais essentiellement parler en basque, on a, on, a, on a voté ça, on a discuté dans notre groupe. Cela dit, toute idée qui sort de notre programme sera développée en français, voilà bon c'est le bilan de deux équipes qui se sont succédés dans un esprit de rassemblement alors euh, la première fois ça a été un changement très très fort hein, puisque presque toute la liste a été renouvelée. Et la deuxième fois, ça a été plus simple, puisqu'il n'y avait que quatre personnes qui ont changé. Alors c'est un rassemblement, comme je vous disais, au-delà de tout clivage politique, avec pour seul objectif euh, la gestion de la commune, et bien sûr au-delà le bien-être de ses habitants. Alors un bilan qui peut être très long, hein, parce que nous avons quand même euh, travaillé. Hein, euh, je crois qu'on y a passé beaucoup de temps. Euh, et que je crois que les gens qui viennent dans Saint-Jean se rendent compte quand même que depuis quelques années, il y a pas mal de changements. Alors pour résumer un petit peu, en éducation, en jeunesse, je vous rappelle qu'on a refait les deux écoles, l'élémentaire et la maternelle. Euh, on a renouvelé tous les équipements en matériel informatique et numérique. Et au-delà, maintenant, on a accepté le principe de la création d'un SIVOM, d'un SIVOS, c'est-à-dire huit communes qui se sont fédérées autour de Saint-Jean, ce qui a permis d'ailleurs de garder la, la, la, une école à Ispour. Et ensuite, bon euh, on a fait aussi la réhabilitation des anciens appartements de des, des instituteurs, hein, euh, qui est maintenant à disposition de l'hôpital de Bayonne, pour un centre médico-psychologique pour enfants et adolescents. Et je crois qu'il y a 130 ou 135 enfants qui vont là. Au-delà, pour le sport, bon... On a aménagé les terrains de foot. Il y a un moment que le foot et le rubis se marchaient un peu sur les pieds. Bon, c'était des moments difficiles. Bon, je crois qu'on a eu l'opportunité d'avoir des terrains qui avaient été achetés, je crois d'ailleurs, par Maitre Cabrol. On a aménagé ça et je crois qu'il y a maintenant il y a deux terrains avec des vestiaires, avec des petites tribunes aussi qui ont été inaugurées il y a pas longtemps. Ça, ça, ça donne un complexe qui est, je crois, de qualité, satisfaisante pour le monde du football. On a renouvelé aussi euh, les vestiaires et les gradaires du stade Jaurégui, les vestiaires qui étaient un peu enfin, d'une autre époque, et le stade Jaurégui qui, lui, bon on a émis euh, un peu de couleur, un peu de siège qui, qui est de qualité, de façon à bon à donner là aussi euh, un aperçu beaucoup plus actuel que ce qui avait pendant très très longtemps. Je vais vous demander de faire Milan peut-être un peu plus euh, oui, mais un résumé, parce qu'il faudrait qu'on... Euh, si vous pouviez le présenter encore pendant une minute. Oui, ce qui est en Jojo, jour jour quand on a beaucoup travaillé, il faut qu'on dise qu'on a beaucoup travaillé. Et je voudrais donner mon travail, autrement ça n'a pas de sens. Oui, mais euh, après il faut qu'on euh, parle aussi des, des projets euh, aussi. Oui, ouais, mais oui. bon, euh, voilà. Alors, bon le, le fronton, euh, les, les cours de tennis, et la création d'un club euh, house. Euh, bon, je vais, je vais sauter un peu le social... Nous avons euh, toujours euh, l'envie d'accompagner toutes ces personnes âgées ou nécessiteuses à travers euh, bon, une, une navette bus qui va aller chercher ses ailes pour les, pour les accompagner. Euh, voilà, il y a un milieu scolaire, euh, tout, tout, toutes les personnes qui, qui n'arrivent pas à gérer euh, les cantines et autres, on est là pour les accompagner, on les aide. Euh, soutien constant aux associations... Chaque année, chaque année, pratiquement, on a 100 000 euros de subventions que l'on verse à toutes les associations, culturelles ou sportives, mais les associations aussi. Le cadre de vie, ensuite, bon la restauration de la mairie, avec, bon, tout le monde a vu le tas que ça mettait, c'est un bâtiment classé, ça a été un peu long. Idem pour la cité administrative, l'accès handicapé a été fait, le jardin public qui est une vraie petite réussite. Et puis surtout, bon le, le programme de lutte contre les inondations de tout le quartier Rougain là-bas, avec le, la démolition du barrage Inchospé, qui permet maintenant de d'avoir moins d'inquiétudes dès qu'il y a quelques crues qui, qui, qui ça s'annoncent après les autres, des orages et du cesse, si en ce moment, ça coule. Voilà, puis quelques bricoles. – je, je pense qu'il oui, y aura d'autres autre points que vous pourriez aborder, c'est voilà. aussi dans, dans les, les questions qui vont voilà, suivre. – On va se retrouver après euh, sur d'autres oui. questions chabil mais là je crois ça et c'est bon j'avais prévu quelque chose pour le bilan du euh, donc de monsieur le maire mais euh, en fait j'ai changé sur le moment voilà mais euh, fonction moi il me semble que tu parles depuis le début tu es en train de parler que de que de, que de réalisation Tu vois, les, les, les six premiers les six premiers mots que tu as dit, c'est école, matériel, réhabilitation, aménagement. Et on se demandait à quel moment tu allais parler d'humain. C'est au moment où euh, eh Jojo t'a interpellé. Donc, vous avez fait, vous avez accompagné, certes. Mais voilà, je trouve un, un, un bilan un petit peu mitigé sur le plan humain. Voilà, et ensuite, tu t'es relancé. Ensuite, en parlant de, de restauration, mairie, jardin public, voilà. Donc, je pense qu'il y, y a une part d'humain que que vous oubliez il me semble. Voilà les réalisations certes une bonne chose. Voilà, après un autre bilan, c'est qu'il me semble que vous, vous projetez pas à long terme. On reviendra dessus par rapport au plus par rapport également au au problème de déviation. Voilà, on parlera également de la de la comme comme -com de la communauté des communes. Un plaisir. Voilà, mais plaisir. mais je pense que il y avait beaucoup de chiffres. Ben voilà, bêtement, les chiffres mais on peut faire parler les chiffres, on en revient ensuite. Non dans non, aussi. non non, on va tous voilà. les chiffres extraire. Et ensuite par contre, j'ai trouvé que le bilan, voilà ce que je, ce que j'avais noté, qui me semblait que le bilan vous l'avez quand même amélioré ces dernières semaines. Est-ce que c'est peut-être parce que vous avez une deuxième une deuxième liste qui a qui a commencé à pointer son nez. Voilà. Et donc rien de plus, c'est bon. – On peut répondre ?– Oui, oui, oui euh, vous pouvez bon, échanger. – Chami, oui. on n'a pas attendu qu'il y ait une deuxième liste pour faire des choses dans Saint-Jean. Je sais pas, qu'est-ce que tu as vu Quelques lanternes de plus dans Saint-Jean – Oui, ça, notamment, si ça c'est pour le côté si... environnement. Ah, – D'accord, voilà. bon, si tu penses que c'est le côté humain, c'est le côté… côté si – Le signalétique également, bilingue, c'est pour le basque. – voilà. C'est le côté signalétique. Et au moment qu'on les a demandées, il y a près de 6 mois que les plaques ont été commandées. Alors je regarde, je ne savais pas que tu y étais. On aurait accéléré le processus si ça peut te faire plaisir. Maintenant, le côté humain ne vient pas ne, ne, ne, me donner des leçons de le côté humain. Euh, Chami, moi, je suis tous les jours, tous les jours inquiet de ce qui se passe dans la population saint-genaise. Dans la population saint-genaise. – Je suis conscient et que le maire est garant de la sécurité voilà, de… de inquiet de inquiet, la situation et j'accompagne et j'accompagne les gens plus sera jeune ou plus jeune chômeur ou pas chômeur et je suis dans l'humain tout le temps oui mais l'humain, lui-même c'est pas que c'est pas que le social c'est pas que les personnes qui bah, sont qui sont en la demande c c'est aussi créer une ambiance entre les villageois des, des, des personnes qui sont pas forcément dans, dans oui, la détresse également selon oui. on en prendra compte c'est sûr mais il y, y a autre voilà. chose Mais c'est ça, aussi, hein. Oui. On ça va, aussi on va essayer d'approfondir justement ce, ce débat là et, et qu'est ce qu'on met justement derrière les mots on va passer à la deuxième question et où je connais les Barne funtionamendua eta erritaren arteko aremanaka, hor giza aremanaka ipatzen baigin dituen Prezeski. Galdea hori buruz doa, doa, zer diozue meraz erriko etxe barnean informazio emaiteko eta trukatzeko moldeaz, eta bai kontxeluan berian, baita ere erritarri buruz eta erritaren ikus moldea konduan hartzeko moldea, zorden hasten gira zurekin xabila. Be hori da gure lehen ardatza hor duan, guk biztanleak eriko bizian implikatu nahi ditugu gehienik, uh, nahi dugu jakin zein diren beharien ikuspuntuak, ikus nahi dugu har, parte hart dezaten gehienik errikoetxean. Hala horretarako proposatzen dugu errikoetxeko kanpoko lan taldeak sortzea, proiektuka, elkarteak eta eragile gile ezberdinak batuz, gero nahi ditugu sortu ere auzo taldeak, informazio trukaketa eta proposamenen bultzatzeko. Voilà, et n ai, n ai da, da, recondu, voilà, on veut plus de, plus de, euh, de transparance, transparance. Ouais, budget. Voilà, et on veut plus euh, plus informer même si l'information se, se fait peut-être davantage par plus de communication entre les villageois et les municipalités. Voilà. Alfonso, il y a donc sur le les relations et l'information – Et voilà, la, la participation aussi. – L'information à qui ?– Au sein de la, la oui. population. Oui. L'information à la population, bon d'abord, Chami, quand on est élu, on est élu par une population. Donc on a un certain degré de représentativité. Parce que tu as tu es élu pour 6 ans, et dans 6 ans, si tu n'as pas fait le boulot que les Saint-Jeanais estiment que tu devrais faire, tu t'en vas. Hein Alors c'est ça la démocratie. Parce que chaque fois que tu as une question imposer, tu dois réunir, essayer de réunir. Parce que moi, j'ai connu les périodes où on faisait les commissions extra-municipales. Je te garantis que ça marchait pas. Mais euh, tu as l'âge où encore on se permet quelques rêves et tu as raison de rêver. Maintenant, maintenant moi, je crois quand même que l'information d'Ancien-Jean, euh, tout ce qui est conseil municipal, bien sûr, est obligatoirement affiché. Hein c'est sur le site internet tu as tu as, tu as tu as le retour on a un bulletin qui maintenant on va le sortir trois fois par an on dit ce que l'on fait – C'était patron de ce côté-là. – Voilà, bon, voilà. Après, Chabie, bon, ça peut toujours s'améliorer, et peut-être il faudra s'améliorer. Moi, j'ai toujours dit, je regrette qu'un j'ouvre le sud-ouest le matin, je regrette de voir des pages entières sur la côte pour des banalités, et que tout l'intérieur du Pays basque, on se retrouve avec des, des, des petits articles qui ne valent rien du tout, alors qu'il se passe autant de choses, si ce n'est davantage à l'intérieur du Pays basque. Ça, c'est mon regret. et On manque d'informations, je suis d'accord avec toi, mais à ce niveau-là. Voilà. Par contre, moi, je veux dire autre chose. C'est par rapport au projet, quand même. Par rapport au projet Rayalaï, qui est le nouveau projet. Par rapport au marché couvert, aussi. Oui. Hein oui. Il faut quand même consulter les principaux concernés. L'association du hand. Mais... Et... Qui, qui est pour la qui, qui n'est pas pour un agrandissement de du, du Rayalaï qui est pour une autre, une une salle multisport mais chabia on pas le Rayalaï Oui vous voulez casser vous voulez casser vous voulez non à l'intérieur vous comptez faire des modifications avec en, en coupant les gradens tout ça pour agrandir le pour, pour donner une aire de jeu normale à ceux qui jouent au mmh. ballon Mais oui mais... sauf que vous vous les consultez pas mais c'est c'est pas simple on n'a pas Et besoin de les... c'est le marché couvert le marché couvert c'est ça c'était une bande ouais. l'association de, de tout ce qui euh, de tous les euh aller ah, les producteurs vous les avez même pas consultés le... pour savoir ce, ce dont ils ont vraiment besoin. Le... On, va oui, voilà. on va revenir. Non, ne dis pas de tous les producteurs, moins... de, de quelques-uns que tu connais qui sont proches de toi, peut-être. Non. <rire> Moi les que les... vous, les... vous avez choisi déjà ce qui allait ce qu'elle est Mais non, c'est ouvert à tout le monde, c'est ouvert à tout le monde. Chabi, Non, mais au moins de attends, tard, à des principaux concernés attends, au moins on leur en parler quoi. est-ce que c'est normal de ces au marché couvert l'état où il était je suis d'accord avec vous mais non si on le contre aménager est-ce que est-ce est, est voilà. bon, d'accord est est de ce côté-là voilà. mais c'est la façon de faire qui me dérange mais, mais quelle façon de faire oh, oh, la façon de faire elle est à rester au marché ce qu'il est actuellement ce marché il marche bien moi je me rappelle quand on a enlevé attends quand on a enlevé le marché de Chigarate j'ai eu une pétition j'ai eu une pétition pour que le pour, pour ne pas aller là-bas en haut et maintenant j'ai une pétition y compris des forêts en de bas qui veulent aller là-bas en haut alors c'est pas possible non plus c'est très alors, bien comment comment voilà. l'alimenter en haut et les alors, le reste ça l'histoire l'histoire de Moi, je suis toujours... Il y a un conseil municipal qui prend des décisions, qui s'entoure de cabinets, d'architectes, et on fait pour le mieux. Vous et avez si compris mon message, quand même. Voilà. voilà. Mais Merci si ce n'est pas, si pas bien, j euh, tu as six ans pour euh, le faire et après partir. Eh bien, on tu me laisses on... déjà ta place ou quoi On va revenir, on va <rire> revenir non, sur le à, sujet. À moi, non. <rire> Mais je t'ai gagné. Autez-vous, les chôles, et aux collègues à Thietam Prezeski, ari baiginen, egiaren garapenaz eta dinamizatziaz eta huaitan aipatu duzuea, azaldu duzue gaiak merkatuari buruz. Prezeski, goizuntan, izan gira merkaturat, merkatu eguna baita, donian egarazin eta ibidigira mikroarekin jenden hartian. Hora, kaldera bat, horzen batek egiten zaukuna. Ui, beh, komo la question zete de, de, de savoir qu quesko le kandida poubea avoir a proposer, en fait, por metr en valeur un peu plus les producteurs lokoa. Parce que là, pour l'instant, au marché, il y a un peu de tout, c'est mélangé. Et en fait, nous, on se sent un peu mal identifié, mal repérable par rapport aux revendeurs, surtout l'été où il y a beaucoup, beaucoup quand même de revendeurs un peu occasionnels et qui, qui, qui vendent beaucoup le Pays Basque et qui ne le sont pas forcément. Enfin voilà, c'était donc, nous, on est prêt à, à une concertation là-dessus pour euh, voir si on peut euh, trier un petit peu et je pense que tout le monde s'y retrouvera c'est mal repéré on a, on a du mal à savoir à qui on a affaire et puis ça peut porter préjudice à tout le monde voilà. c'est vrai ça c'est vrai, vrai mais malheureusement nous sommes obligés dans un marché de d'avoir un pourcentage de toujours extérieurs de 30% environ ça nous ennuie mais c'est comme ça C'est pour ça qu'on imagine, on imagine, mais on est en train de réfléchir avec les utilisateurs. On en a parlé déjà avec Idoqui, puis il y avait d'autres. Bon, euh, la possibilité de faire un autre jour dans la semaine, mais celui-là ne n'aurait pas la connotation marché, parce que quand c'est marché, c'est ouvert. C'est la loi. Oui, Alors, on va faire un autre jour où il y aura le collectif des, des, des producteurs locaux qui viennent viendront et uniquement les les, les les producteurs locaux. Ça, ça se fera. Mmh. Alors, comment Avec les producteurs, on discutera avec eux, on va voir dans quelles conditions. Il euh, y en a qui sont favorables à certains jours, d'autres favorables à d'autres jours. Bon, voilà, il faut que ça se mette en marche, oui, et euh, mais c est, c est, ça ne pourra pas se faire pour le mois d'avril, donc c'est quelque chose qui va se faire après l'été. Zola konsertazioa, eh, Xabi, eta, bai, merkatuaren inguruan, edo, berdin, erriaren garapenari buruz eta den uh, aspektu hori alde hori ea ongi egiten den jendeekin eta konsertazioan, edo, No nola ikutzen? Eta, konsertazio da, hori, uh, segur da, gero ekolomiaren aldetik uh, guk uh, kalitatezko duzimoban uh, nahi dugu ekarazi eta... Voilà, koizpenak saltuz, salduz eta voilà. Mm -hmm. Beste ik ez gero merkatuaren istoriuri estudbaitespada esagutzen oro nola gertatzen den. Bana dou maiatsa nuena zen hola merkatu bat deia bastimendu batzuen eta begiz egitea ta galdekin gabe zer zein diren balian berak beste ikes. Hala, ez dakit, gero, egan sortzen aldean kalitat, kalitatezko sartabat, horiek, ala ere, jendeak uh, ikus heldu uh, eldudirea, gure, gure aldera eta hemenko produktok izaten. Hala, informazioa hori ere, emana mana izan dain eldudiren dien der. Hordion, uh, Katjalin, uste dut entzule bat baden, hordion, uh, hemen direktuki gure eta mintzalarier galiteko. Merkatuari buruz. hala. Beraz, bai, entzulea hor zira? Bai, bai. Suricale, et, et, et a... Gawon, euh, Alcuncho, ça fait euh, facilement euh, neuf mois que s'était retrouvé avec monsieur le maire et euh, d'autres euh, adjoints pour parler du marché couverts. Depuis on a fait un bilan, on a fait une demande de réunion pour monter une commission extra-municipale avec la participation de conseils municipaux sur la gestion générale du marché de Saint-Jean-Pé-de-Port. Qui, contrairement à ce que je crois le marché de Saint-Jean-Pé-de-Port est en chute, en perte de vitesse. Euh, il y a très peu de gens qui euh, ont envie, de, de moins en moins de gens qui ont envie de venir. Contrairement à d'autres marchés, Euh, ailleurs, en Pays-Basque, il y a une perte de vitesse. Euh, on se retrouve avec des marchands de, de bretelles, de, de n'importe quoi. Et nous, ça fait depuis le mois d'août que on avait demandé une réunion. Oui. Euh, et c'est repoussé, repoussé. Les travaux aussi ont été repoussés. Ils devaient se faire pendant l'hier. Oui. Et euh, bon, nous, ce qu'on veut, G Galdéa, en tant bai que producteur, oui. c'est, est-ce euh, que c'est possible de faire une commission municipal ou extra-municipal, comme on veut, avec la participation du conseil municipal sur les problèmes du marché, la gestion, à savoir euh, qui c'est qui rentre dans le marché, qui c'est qui a le droit, euh, le nombre de mètres de lumière par mmh. personne qui rentre, le, le prix de mmh. l'abonnement ou de, du placage, mmh. qui est différent selon les gens, Alors, je et je deuxièmement, sais. un plan de communication, sur une remontée en puissance du marché de Saint-Jean-Pierre-de-Port qui se casse la gueule. Voilà. – Uncha, Mideszker, verra, c'est Niauta, Alain, Galdéa, Eginada. – Oui, bon, euh, c'est Niauta, c'est la banque qu'on avait reçue effectivement il y, a, il y a quelques mois. Bon, depuis, nous sommes sur une structure, il faut pas croire que l'on fait ce que l'on veut. Nous avons l'architecte des bâtiments de France qui nous interdit de s'élargir, de se hausser, d'aller en travers. Donc on est obligé de respecter la structure telle qu'elle est. Alors notre idée, était, elle était toute simple au début. C'était de, au moins pendant euh, des périodes où il fait pas bon à Saint-Jean, euh, pouvoir fermer ce, ce, ce marché couvert de façon à ce que les gens et les producteurs et les acheteurs soit dans un confort, euh, voilà, minima. Voilà, c'est tout. c'est pas non plus les Halles de Bayonne qu'on va faire. Alors maintenant, si Enyao Taricella regrette que que, que que le marché de Saint-Jean tombe, euh, c'est vrai que l'hiver, il n'y a peut-être pas beaucoup de monde. Mais à partir de maintenant, bon, euh, je ne sais pas s'il va laisser sa place à quelqu'un d'autre, lui. Euh... – Oui. Prezeski, nik ekonomia eta garapenari buruz, behar beste galdera bat, aspaldi da ni famatu da doinean garazi turismoa sailan, eta batzuek pentsatzen dute berez duan egoera dela, baina erria ez dut da lokartu, mm -hmm. de, aski dinamika bautet da, Prezeski, uh, bai turismaaren inguruan ere bai eta beste sailetan. Hordion, Xabi. Be, uh, turismo horrek ikiko, haripatu dugu guk kalitatezko sartabat nahi ginoela eta hoduan piskat uh, bultzatu. Gero turismoa gauza bat da, hori udanda baizik, gero ikusi behar dena den eguko eta historio horiek ere. Eta hori da entrepresak en guziak eta komertzu guziak ere nahi ditugu uh, sustengatu, eh? enaktibetatak sustengatu. Bala, nahi ditugu bultzatu ere enpresaburu en gaztea, en en gazteak ere lagundu nahi ditugu, Gero komerzio nikusgarritasuna ere ubetu. gero uh, or, eta ta enpresen empresanako zentro, eta komerzio uh, eta komerzio eta industria gabaren arteko loturak indartu nahi ditugu eta, uh, eta bestalde azkenik herri uh, etxeko eteko turismo bulego eta komertsaren elkarte partaidetza askartu ere nahi dugu. hori dira gure xedeak eta um, hala hori be deno geneldetik. Hala beriz bultzatu nahi dugu hori eta... Ondian, ekonomia sailetik pasatuko gira instantian ingurumen sailerat. Hauteskunde solas euskaragitian. antolaketa zertan da. Ingurumen Saila ere bai, lur gutxi denez garazin, eraiki behardea lurorietan. Etxe bizitza sozialik aski baute Biziren gutuna ere hor da, transizio energetikoaren itunari buruz zerdiozue hortaza. Bada, beraz, eh? ekonomia, zer ekonomia mota egiten den, eh, baita ere eta eh, transizio energetikoa delata, bai transporten aldetik, bai energiaren aldetik, bai inguramenaren aldetik, zer, da, zuen ikus moldea, zer egin nahi duzue, Alfonsoa. – Oui, moi, je voudrais, oui. Revenir, je voudrais revenir un petit peu sur le, la, la dynamique et le, le tourisme. Je trouve qu'on a vite passé là-dedans. – ouais, Rapidement, Alors, parce qu'on n'aura pas le temps Oui, d'accord, je vais faire, problème, euh, moi, je aller à l'essentiel, parce oui. que l'essentiel, pour moi, c'est ça. Alors, il y a quand même de commerces à Saint-Jean, avec euh, 25 restaurants officiels, Chabie, et quelques-uns un peu moins, hein, euh, qui, qui, qui, qui traînent à... Non, pas pas toi, mais dans les rues euh, de pèlerin et autres, Ça fait quand même ça fait ça fait quand même ça fait quand même de l'animation dans Saint- jean alors moi je veux bien que tout le monde tape sur Saint-Jean et disidée mais c'est en baisse c'est un ceci c'est cela mais euh, moi je crois je crois sincèrement que Saint- Jean est encore un point fort et très fort du tourisme à l'intérieur du Pays basque, quoi que le disent les uns et les autres. il suffit d'interroger les communes voisidentantes, ça sera le cas. Et puis ensuite bon il y a une animation permanente moi il y a la zone de frette, la zone de frette. Ça, ça ça Je vais pas t'en parler parce que je pourrais en parler, mais je vais pas en parler. Ça a été quand même une réussite, je crois. Une réussite. Oh. Ah non. Ah bon. <rire> moi j'ai pas du tout la même bon, façon de penser. D'accord. Alors rien que là les gens estimeront la différence qui entre toi et moi, la zone de fret oui. où tu as quand même des services à la population. La population d'accord, ouais. Non. Ouais. Oui. oui. Il y a des services à la population, oui. – Et alors. C'est ouais. pas bien C'est pas bien. C'était c'était une zone qui était publique à la base qui a été privatisée mais... et je C'est ce qui est. Oui, est ce alors, qui est le cas. Alors, on va maintenant chez le médecin. Oui. Et il y a même pas de pharmacien à côté oui, en général. Alors, à, à et alors que... et, ah oui. Donc on va on va re, on va rentrer à la maison, on va reprendre la voiture pour repartir à la pharmacie. Oui, donc c'est nous une... C'était mieux avant quand tu as la pharmacie d'un côté où tu peux pas te garer que tu as le mode Ça ne fait qu'augmenter prends... ça ne fait qu'augmenter le nombre de voitures dans Saint-Jean-Pied-de-Port. Chabi. Je crois que sur ce sujet, tu vas rentrer dans un mur parce que les gens sont tous Tous content. Mais moi j'en veux pas Tout ceux qui ont choisi, ceux qui ont acheté, voilà, qui ont acheté là-bas. Voilà. Alors c'est eux les, les, les plus les contents à la huit, c'est les utilisateurs. Les, les utilisateurs, j'en pense moins. Content. Oui, peut-être. Et tous les gens aux alentours, ça. tous les Saint-Jean qui sont autour, je pense pas, ça fait qu'augmenter le tu, tu te trompes. Voilà, alors il y a ça. Et puis bon, il y a, il y a, il y a les commerçants, le pays, le pays Basque au cœur. C est, c est, ça ça t'interpelle pas l'association du Pays Basque au cœur Non Tu sais pas Et alors Qu'est-ce que c'est – Pourquoi c'était le piège de la soirée ou quoi ?– Non, ce pas le piège de la soirée. C'est toutes les unions commerciales du Pays Basque-Intérieur oui. qui se sont données la main depuis quelques temps et c'est oui. très bien fait fédèrent, pour empêcher la clientèle d'aller au-delà du pays basket terrien voilà ça c'est des ce qu'on défend donc, par rapport à l' C'est ce, ce, ça... ce qui existe c'est ce qui existe alors il fallait faut... ah, tout le monde alors... à loge aussi, ça serait bien aussi mais également c'est une manière de tu... non c'est pas que pourquoi tu force. tout le monde chacun fait ce qu'il veut oui, ça je suis d'accord, mais bon. ça favorise ça mais favorise, ça favorise que ce inter... pas l'achat d'internet pas de truc donc voilà mais les asso... les, les, les, les, les unions commerciales se fédèrent et c'est très bien oui mais il faut le dire il faut très il faut pas nous laisser croire que tout, tout, tout bien est bien de cavaler non c'est un genre se porte bien quand tu as eu quand tu prends les quinzaines commerciales pourtant ce c'est pas quelque chose qui, qui, qui, qui est formidable quand tu prends le chiffre d'affaires généré par les quinzaines commerciales elle ne baisse pas donc il y a un intérêt il y a un intérêt des acheteurs pour des actions que les commerçants en font c'est bien. Oui, ça, c'est plutôt votre rayon, c'est sûr. Mais euh, les non, commerces, ça, c'est Moi, je veux revenir. Attendez, je veux revenir à une chose que, que j'ai quand même oublié quand oubliée. Je veux parler des associations. quand même. voilà Nous, nous ce qu'on veut, c'est créer une, une maison des associations voilà, pour dynamiser un peu l'hiver. Voilà chose à quoi peut-être vous pensez pas parce que vous pour vous peut-être c'est c'est à l'intercommunalité de, de prendre cette maison des associations puisque mais nous à la limite on s'engagerait ben voilà au moins ça de donner une maison de, de faire une maison des associations avec ou avec des euh, où ils partageront des salles des euh... ça serait donc, pas illogique que ce voilà, soit la communauté de eux, communes là, qui le fasse et c'est mais... eux en retour voilà. qui dynamisent aussi la qui dynamise et là il, là on met quand même un, un, un petit peu de cœur dans dans un peu de, de cœur et d'envie dans le dans Saint-Jean-Pied-de-Port. Voilà. Je voudrais qu'on revienne quand même sur la question que j'ai posée parce que là on a parlé de, de l'aspect économique et des associations qui était étaient les points crée. précédents et la question suivante c'est le PLU, ouais, l'environnement, comment est-ce que vous voyez justement le développement de Galassi en prenant en compte le, la problématique qu'a qu présenté Bici à l'ensemble des, des candidats qui se présentent ici en Pays Basque c'est-à-dire face au, au changement climatique, que peut faire justement une comi, une, une collective locales, une municipalité qui ont en responsabilité aussi notamment le, le développement euh, et la distribution de, de l'énergie euh, qui bon euh, su, sur ces secteurs-là. Mm -hmm. Quelle est votre analyse et quelles sont vos propositions Alors C'est moi qui comprends ça. On tôt. peut démarrer avec vous à point c'est vous qui qui était prévu justement Voilà, euh... bon donc je commence. Oui. Ça, le, P, ah, le, je P, vois, le PLU oui. c'est pas c'est pas c'est pas un problème. On traite donc un peu au PLU. Le PLU à Saint-Jean C'est facile. On n'est pas sur la côte où il y a des terrains à bâtir, où il y a des promoteurs dans tous les sens. À Saint-Jean, il Saint n'y a pas... Mais non, mais c'est ça, tu rigoles, mais c'est ça. – Je um, rigole, oui. Um, mais, mais... Parce qu'il faut 5 ans pour le clôturer, le, le PLU, en gros. Il y, y, y, peux... y, y, y a dans plein pleine ville où ils ont ils ont clôturé, ça faisait partie déjà d'un de, de vos il, programmes. De... – Mais bien sûr. Mais en plus, en ce moment, tu as un plan de, pré de prévention des risques d'inondation qui n'est pas encore accepté. – Qui Et... refusé. Par contre, c'est pas pareil. Ah, j'ai pas vrai. Ça c'est pas vrai. Ça Chabi, c'est pas vrai. Il nous semble l'avoir lu. Ah, ah, tu as mal lu, je confirmerai ça. Oui, et on te le confirmera, alors retiens bien et que les auditeurs retiennent bien. À ah, Serge, on n'a rien refusé. On n'a rien refusé, c'est un arrêté préfectoral. Ah, c'est un alors. C'est un arrêté préfectoral et nous on le conteste pour certaines parties parce qu'il nous semble quand même qu'il voilà. y a quelque Mais on a posé des on a posé des machemes, on le refuse pas. Alors, il y a le PPRI. Il y a Turin 2000, et il y a très peu de terrain en Saint-Jean, ou non ?– Oui, c'est pas que vous, vous me Alors parlez le... de la zone de frette la, la dernière fois, c'était un terrain qui aurait pu être pris par le, par par la municipalité ça aurait pu être une préemption et résultat qu'est-ce que vous faites vous le vendez alors qu'il a pas mais beaucoup de fonciers Autant le... se le garder pour l'intérêt général et pas l'intérêt général l'intérêt général d'avoir de... des médecins, de, de, de, médecins des services à la, à la population oui, dire, mais si c'est l'intérêt général médecins, com com comment tu conçois l'intérêt général toi je, je suis qu'est- ce que c'est l'intérêt général pour toi j'aimerais savoir l'origine de cette de cette zone multiservices. là bas comment elle a été mise en Comment il com com y a eu une idée de l'opportunité l'opportunisme l'opportunité ouais. d'avoir un terrain de l'acheter d'ailleurs tu nous avais dit que c'était très bien de l'acheter Comment Tu nous avais dit que oui. c'était très bien oui, de l'acheter Oui, je parle pas c'est c'est c'est c'est ça qui m'a donné envie de, de m'investir dans la ville de Saint-Jean-Pied-de-Port. Mais c'est possible. D'ailleurs euh... le courrier que j'ai envoyé et à la mairie, il a jamais été lu parce qu'il il était hein, il était pour tous les élus et vous l'avez gardé sur le sur, les sur élus le élus coin. Du conseil municipal au long lui tous les les élus pas lu municipal. devant tout le monde ça c'est sûr c'est ce qui on vous je leur ai donné photocopie ils le savent tous ils te le diront mais si, si si sur cette zone là alors tu te fous dedans mais alors je, je, le, le doigt dans le duc comme si tu as une vision telle comme ça en disant non C'est les services à la population. Regarde, à ils sont en train de se battre pour avoir un médecin, pour avoir une maison médicale. Ils n'arrivent pas à des trucs. Être... Tu crois que ce n'est pas normal qu'une commune facilite pour sa population l'accès l'accès à des services dans dans des conditions normales ou non il y, y a des zones c'est pour ça qui c'est pour ça qu'il faudra engager un plus même intercommunal qui... pour que ça soit réfléchi il faut il faut penser à un plus intercommunal aussi pour qu'il y ait une cohésion dans toute la dans dans tout le dans tout le canton et non pas voilà nous on, nous on fait notre zone multiservice à Saint-Jean euh, voilà mais un plus intercommunal c'est quoi c'est un scope que tu veux Il y, a, il y a le squat après je crois. Je crois que c'est encore un peu plus. Non, tu tu pas force, forcément, tu peux d'ores tu peux aider à faire en squat. Il est prévu il est dans les dans les compétences de la de la communauté de communes, On peut le mettre en marche le squat. C'est oui, le, le lancement, c'est bien sûr. Oui. Ah mais oui oui mais, mais je te ferai remarquer que c'est pas moi qui étais dans les manettes de la communauté de commune. Ah non, vous avez été premier président Oui, mais il y a mon mandat eh, eh et puis eh depuis mais... depuis il y a déjà des gens qui sont passés. Tu, bon, les, ça... tu les interroges mais pas oui. beaucoup d'ailleurs, je trouve. Et je n'ai jamais eu à faire eux, je viens de rentrer a... ah il oui, <rire> ça non, fait 1 an que je commence à faire Et et tu, sais. tu, tu – Peut-être que je vais m'y mettre, ça c'est sûr, tu, mais… – tu, tu peux commencer à n'importe quel moment, à partir du moment où j'ai l'électeur. – Excusez-moi, je voudrais oui, qu'on revienne un peu bon, au, au, au, au débat de la municipalité même. On va on va passer ensuite à la communauté de communes. Pour l'instant, on reste sur la municipalité. Et juste un mot, je voudrais quand même votre réponse, votre point de vue sur le développement durable, c'est-à-dire quels sont les, les points, les aspects euh, de la gestion municipale qui touche justement euh, ce développement durable et quels sont les, les, les points que vous que vous, que, que vous, que vous allez prendre en compte ou pas alors chabi nous on a, nous on a signé le, tout le pacte de bici quoi voilà, c'est -à, à dire quels sont les points importants pour vous alors du pacte de ici alors c'est euh, voilà il parle d'économisation d'espace euh, le développement de pratiques quotidiennes des modes actifs donc euh, la marche vélo c'est sûr qu'on pensait de on pensait mettre en place à long terme c'est sûr que pour l'instant c'est pas possible mais du euh, des pistes SICAP sur Saint-Jean, mais euh, voilà, pour voir... C'est une... pas facile, mais euh, <rire> vu que, vu que le, justement le nombre de voitures a augmenté, dans, ça devient de plus en plus dur, voilà. Ah, ah. Je sais qu'il y a un peu, mais il y a un peu qui se passe, mais il c'est un Eken inuke, se proiektu duzuan. Alaf, beraz, se proiektu. E beraz, guk. Ibilena iduten entzit. Estakigu guk, edo sengixaz ashtapenetik galdeginen diegu behar ba bistanler zer nahi duten. Gero betik galdeginen diegu. Eta guk, voilà, behar ba, bisikleta edo estakit wroa sansunik bat zu sortarazi. Euh, gero parking bat zu sortarazi, bisikleten zatez presokki. Voilà. Eta energia xailanen? Ebe uh, energia Shailan baditugu bai e, energia ta ur kontsumoaren tipitziak nuke ere hasuan bat eta hasuan bat eta berba energia energia zo okupatuko dena biskata hola voilà, sortu postu bat edo sakon ikuste Je pense qu'on peut faire pas mal d'économies avec les avec l'énergie, avec tout ce qui, qui part dans les airs, là, donc parce qu'on... Voilà, mmh. voilà, beaucoup de, de gaspillage. Hein. Voilà, beaucoup de gaspillage, je par ça, et ensuite, pour pourquoi pas euh, impulser euh, voilà une, avec des énergies renouvelables, le photovoltaïque, bien sûr, il faut faire attention au, au, euh, au, au patrimoine de, de France. Mais bon, quand je vois certains bâtiments dont l'accord a été fait, comme l'abri bus, là, les bus là-bas du chemin de la Lasse, je... Veux qui sont là même en dessous de la citadelle je pense que le photovoltaïque aurait aurait une meilleure mine de ce côté là également voilà et euh, oui. voilà, développement durable on passe à le, le développement de l'eau bon on est en train d'acheter une source supplémentaire à l'as bon euh, saint- jean a eu des, des, des gens qui ont prévu en 1930 d'avoir euh, la possibilité dans un futur – De d'approvisionnement en eau de qualité et quantitativement. Bon, il se trouve que maintenant, la, la population et la demande est encore plus forte donc on est en train d'acheter et on aura une seconde source à proximité de l'autre. Donc on s'inquiète de, de, de, de, de, de l'approvisionnement en eau. Dans le dernier mandat, les 4 km de, de, de, de tuyaux qui relient la source au bassin qui sont ici à Couchamendi ont été refaits entièrement. On est en train de reprendre toutes les installations, parce que ce sont des installations qui sont parfois un peu vieilles, petit à petit, d'ailleurs, avenue renault ça ne va pas tarder. Voilà, on a le souci de ça. Après, bon euh, il est certain que nous aussi, on a fait un diagnostic euh, sur l'éclairage public, et un diagnostic sur les bâtiments communaux. – En 2011 ?– Oui, voilà. Bon, – mais voilà, Depuis on... Mais bon, Chabine, nous nous nous, nous euh, on prend peut-être un peu de temps mais on le fait, hein. Après à dire des choses, c'est facile parce qu'après notre groupe, il y en a qui sont Oui, oui, mais dans t... Oui, mais c'était euh, dans ton dans ton groupe, euh, ils, ils vont revenir sur terre comme beaucoup d'autres. qui ouais. croyaient changer la face de la terre quand ils sont arrivés et qu'ils n'ont rien changé du tout. Ah parce que pour vous l'avenir euh, de ouais. la terre c'est c'est Non, non, le l'avenir, je suis aussi, aussi réaliste que toi. Et, et euh, je suis surtout aussi volontaire de faire des économies en quoi que ce soit dans Saint-Jacques, que toi. Et on va s'y mettre de plus en plus, parce que, je sais pas si tu le sais, mais là aussi, on est tenu par le syndicat d'électrification des Pyrénées-Atlantiques. Tu ne fais pas ce que tu veux, je ni comme tu veux. Et quand tu as 540 communes qui demandent la même chose, tu as de temps en temps des petits bouts qui te permettent d'enterrer, de mettre des, des, des, des un éclairage différent, et voilà. Mais... D'accord. Surtout, surtout, surtout je ne, ne croit pas que qu'il soit pas sensé. Mais au jour d'aujourd'hui, faire des bâtiments et mettre de l'électrique, ça, ça, ça bon, se fait plus, c'est ça ça va à la va vite, mais on travaille pas. Je pense qu'on peut faire des économies, Chabi. Envoyer un petit chavis. peu à long terme encore. Je suis commerçant, je n'ai pas la technique voulu et technique, tu n'as pas la technique voulue. Alors on se met, mais non, on, mais se mais met on, on se met justement en chevet avec des cabinets qui nous expliquent et on est capable de comprendre si oui, ou Là, on en a intérêt vous, ou pas. Vous vous n'avez – Vous n'avez avez même pas accepté de lire le pacte de Bissi ?– bon. le, le pacte de Bissi, je l'ai lu. – et, et alors, pourquoi vous ne pas signé Il y a, choses que, y a, y a certaines choses que vous pouvez choses, signer. C'est des, des gens qui de... s'intéressent à ça, qui sont compétents tout ça. – et Il n'y a pas que le Quand on Bici sait pas, moi j'ai pas la science infuse, comme voilà. vous, oui, donc je demande aux autres et Il n'y a pas que le qui a des compétences. Il y, a des, il y a des choses de ici qui sont à prendre, il y en a d'autres qui ne sont pas à prendre. Et on le fera. Ce n'est juste le nom en basque qui vous, vous dérange ou quoi, quoi bon, bon, on va... non, pas. Je vous remercie, on va, on va en rester là pour ce on point de passer à tout ce qu'il y a. Je vous remercie, je vous remercie, on va en rester là pour ce poème. Eskoletako ere, lau egun terdiko astearen erreformak kondutan hartuko ote ditu, eh, Prezeski animatzeile eskaldunen beharrak. Ea, puntu horiek, zen maneretan konduan hartzen duzue, ordean zurekin hasten gira Xabilar. Benekidan ordean ebe Euskal Arekiko, bon, barkotko duzue, bona frantzeza zikoniz, voilà. nahi dakot ezan nara ere, que le bask ze n'eo pask rinke por fer joli. Voilà, c'est quand même l'élément primordial qui nous différencie des autres cultures. Voilà, et donc on veut mener une politique linguistique, voilà, plus importante au niveau de la mairie de Saint-Jean-Pied-de-Port. Alors pour ça on a des, des propositions, je crois jusqu'à la sereine, voilà, c'est des, okay. des propositions qui sont sur le, sur le programme, donc traduites en français. Hola, ordain proposatzen dugu Herriko langileen euskarazko formakuntza, kazkartzea, Herriko Arrera eta Zerbitzuak euskaraz eskaintzeko gizan. Gero bigarrenik, Herriko dokumentuak astri, a, administratiboak euskaraz idatzi. Gero señalitika, hopuska bate egin duzie azkena azken egun horietan. Hala, ere euskaraz. Gero nahi dugu sortu euskararen bulego bat, hala eta laguntza zerbitzu eta, e, zerbitzuak eskainiz tokiko elkarte eta eragile guztihei. Voilà, gedo egitaren eskualduuntzea bultzatu diru laguntzak eskainiz eta euskara ez dakitenek abiatze kurtsoak dirustatu ere. Voilà, c'est-à-dire qu'on veut donc essayer de trouver des bourses à des gens qui veulent apprendre le basque, d'abord des initiations gratuites par le biais de champs, par, par le biais d'autre chose et ensuite peut-être trouver des, des, des bourses pour pour euh, voilà, pour, pour impulser le basque et voilà, et après peut-être des créer des, des animations au enfin, des des des groupes de batsu, lebatzu et euh, l'animation que jusqu'à l'asseguité. – Alfonso Hidière. Voilà. – Bon, bien, la langue, tout le monde est d'accord, c'est le patrimoine. Hein? Alors, on le conçoit à différentes hauteurs. Moi, chaque fois que je peux donner un coup de main à qui que ce soit pour favoriser la langue basque, je le fais. Euh, quand on a mis en place les contrats d'association avec les écoles, Euh, un enfant de l'Ikastola, un enfant du public, un enfant de, de, de, de, du privé, c'est la même chose pour nous, on le respecte et on le finance de la même façon. On a passé une convention avec l'Office public de la langue basque, ils, sont, ils ont fait une aussi Mathilde Machaud et je sais pas bien sont venus, ils ont passé tout le personnel de la commune de Saint-Jean, oh. alors ceux qui veulent, Jamy, on est dans une démocratie, ceux qui veulent le feront, ceux qui ne veulent pas tu ne vas pas les obliger alors, on on n'est pas dans une république autre que celle que a, c'est à dire on a la liberté de le faire mais on l'aura proposé à tous à tous alors ensuite l'effort de la signalétique je suis content que tu l'aies remarqué hein et, les, et, et le transfert il s'est râtelé quand même le transfert des, des, des 3h30 sur le périscolaire – On l'a validé tout le monde l'a validé on l'a transféré à la communauté de communes, parce que c'est la seule façon d'avoir des subventions autres que ce que nous donne l'État. Voilà, parce que quand même le coût de, de, de, de ça, c'est 160 euros grosso modo par enfant. L'État ne te donne que 50. Si tu passes par la communauté de communes, il en aura 54 de plus, et le reste sera à la charge de la communauté de communes. Et la communauté de communes choisira et il n' a aucune raison que'on ne, qu ne prenne pas le basque si vous avez une bonne idée on va, on va vous l'apprendre je suis voilà mais, suis voilà, vous, mais oui, il, faut, il faut nous écouter de voilà. temps en temps après par rapport au basque juste ce juste j'aime euh, euh, excusez moi euh, se référer juste à l'office public de la langue basque je pense que ça voilà que ça suffit pas quoi. Il faut, faut, il faut donner envie aux gens il y, a, il y a beaucoup de personnes moi que je vois même au, au cabinet qui viennent oui. ici parce que mais, ils trouvent bien ils, ils aiment la langue tout ça ils, ils aiment trou et puis malheureusement peut-être qu'on qu l'entend pas assez quoi oui, et je pense mais c'est voilà, dommage que, que, que voilà' qu peut-être dommage mais rien que, fait, rien que des, des simples mots quand on rentre quand on rentre à la boulangerie et goonne voilà. Voilà, voilà mais ça ça dépend du boulanger ça dépend pas du maire non mais parce en boulangerie on croise d'autres personnes voilà. c'est pour ça que je voulais Hala, beraz, adostasuna Azteko, beraz, behar dela zerbait egin gehiago eta bakotxak bere, popusamenak eta xabi, beraz, lehentasun bat, ere eskuararen zat, beraz, zuen aldetik, ba beraz, agertzen duzuena. Beste puntu baterat pasatzen gira. Auten eskunde solaz, Euskarin ratietan eta burun beste pondu guri pondu garganzitsua da saiesbide baita Doni baegaraziko garatziko Begeita ha ama urte gutxi gora bera aipatzen dela ed eh, Donnianegara ziren desbiderattzea de batetik udan Ootolego garganzitsuak baitira eta horren ondorioz zuzaileentzat ere egiaren jabeskattzea konplikatua delakotz, bestetik karikan jendea ibiltzen delako eta ere otoekin landir zaita izaiten adelakotze. Estudioak hamagaaka egin dira eta urte ori Etan, azken urte horietan, baina bi urteetan gauzak aintzinatu dira pixka bat, kontseilu horokorak iru saiesbide proposatu ditu eta uh, proposamen haueri buruz konsertazio bat antolatu zuen uh, abenduan. Hor duan, etxeetan iritziak eman dira, kontseilu horokorak bilanak baditu horai eta trimestro juntan aztertuko ditu askifite inkesta publiko bat, Eginen da, bistan denan, egin ukeediakin, zuen iritzia zer den, zer proposatzen zuen, xaieez bideogentzata. Eta preste eski, baginuen galdera bat, ere? Entzule baten galdera. Un question, que, que, que les choses soient un petit peu plus claires et définis. Quant au projet, aux études qui doivent être faites, que ce soit clair et net parce qu'il y a beaucoup de gens que, euh, qui se posent des questions. Ouais. Sur ce, fameux tracé. Pour la déviation, oui, ouais. ça intéresse beaucoup de monde. Ça, c'est un sujet de discussion qui intéresse énormément de monde. Et pour tout. Voilà, c'est le sujet épineux de, de ces élections. Euh, je pense qu'on va faire le un même constat voilà nous nous refusons nous refusons l'ensemble des possibilités du, du, du, du projet actuel voilà euh, cela dit on veut préciser quand même certaines petites choses quoi si on est arrivé à ce point là c'est quand même parce que la municipalité a préféré jouer l'immobilisme tout un urban en des sites qu'elle savait concerné par la déviation à savoir le col hein. à savoir le col il y a le copil du col qui avait commencé en Qui avait qui avait commencé en en, 2000, en, oui, en 2009 le comité de pilotage en 2009 et vous avez donné le permis de construire le comité vite, hein, le, le permis de construire du col le 11 mars 2010 oui. donc voilà Donc euh, voilà, ce manque de volonté donc de faire aboutir le, le plus, ça dénote quand même une vision en court terme de la municipalité, mais aussi l'absence de réflexion globale sur l'utilisation de l'espace urbain. Voilà, Très donc bien. maintenant, euh, on est conscient, nous, quand même, qu'il y, qu y a besoin d'une déviation mmh. donc pour, pour délester ce centre-ville. Et, euh, et aussi qu'il faut euh, fait, il faut également aussi offrir une, une seconde possibilité de passage donc, de traverser quand même de la Nive, parce que c'est pour question de sécurité, on en revient à la sécurité euh, il peut y avoir de, de gros soucis et dans ce prévient-là c'est vous qui êtes quand même garant de, de ce problème là voilà, nous ce qu'on va faire c'est que, bon, vous allez dire qu'on est, c'est un petit peu mais chose qui n'avait pas été faite jusqu'à présent c'est que ben, la, la population, a, avant qu'il y ait ce collectif que nous soutenons Euh, y a, ils, ont été, ils ont jamais été sollicités quand même hein, ils n ont été jamais sollicités. Nous ce qu'on veut donc c'est surtout finir ce plus, finir ce plus, lancer un plus intercommunal parce que vous allez certainement le dire maintenant maintenant vous rejetez un peu la balle à l'ensemble l'intercommun communité je suppose. Hein donc faire un, un, un plus un plus i donc qui est une cohérence dans la globalité du territoire. Mais voilà les, les solutions elles sont, elles, sont, elles sont pas simples espérons qu'on en trouve, voilà, mais il faut re refaire appel à un bureau d'études, voilà. – Alfonso. – Alors, on est d'accord sur une partie, on est d'accord sur une partie et il n'y a pas eu de copie pour, pour le col, je le col, c'est fait en deux... – Le, le, le, le copil par rapport à la déviation, je parlais. – Ah bon, voilà, bon, tu t'as dis par rapport au col, il y a pas eu. Alors, la déviation, moi, il y a des années et des années et des années que je me chamaille avec François Maitia, Parce que, moi, je ne souhaite pas que ça passe par Saint-Jean. Et lui, il souhaite que ça passe par Saint-Jean. voilà Conflit de personnes, comme que ça. – Oui, mais… Oui, – Mais et, ça, et, ça fait n'a jamais fait avancer les choses. – Attends, laissez-moi. Ça a été le cas avec le docteur Lozumo, ça a été le docteur avec Charles le, le, le, le cas avec Cabol, ça a été le cas avec Michel Inchospé, c'est le cas avec moi. Alors, je veux bien que ce soit un conflit de personnes, mais est-ce que tu te poses pas la question de savoir si le conseil général en face, il a pas la tête un peu un peu dure. Tu lui as posé la question Non, mais je je vais lui poser je vais lui poser, je vais le, le seul problème c'est que avant quand même François Mitya, il y avait notre ami Michel Inchospé, Michel voilà. Inchospé Et, avec et, je et, sais pas que c'était et à ce moment-là pourquoi il y a pas eu de et déviation de cette et François Mattia s'opposait avec Beke Angle parce que ça passe toujours Paris-Spoor. Issy-sur. Alors et vous aviez vous, aviez, vous aviez moi, tous les pouvoirs et encore vous avez Moi je n'avais aucun non, pouvoir. Vous, mais moi eux, je n'avais le, le même Moi je n'avais aucun pouvoir. Et alors moi puis, je regrette Monsieur Alphonse Tudor. Alors ouais. comment sortir de cette embrouille Moi je suis je ans. suis qui dure depuis 50 ans et qui esttenais Maugliot. Moi je suis pour qu'on reprenne le les études parce que je l'admets pas, je l'admets pas que le dernier bureau d'études se soit promené dans Saint-Jean avec le conseiller général et que ce soit le conseiller général qui ait défini les endroits par lesquels il fallait passer. Alors, il a beau dire ce qu'il veut, c'est la réalité. Les populations qui sont de, sur les terrains l'ont vu, manifestement. Euh, c'est On a découvert en dernier le, le passage par par la gare, là, ici, en rasant la, en rasant la, la gare, Et puis, il y a eu quand même le seul vote que le comité de pilotage a fait, le seul vote, j'habille, que le comité de pilotage a fait, ça a été de voter 8 à 3 Jacques pour bien. que ça passe sais, par, par la chèque. Et quand, quand la gauche a pris le pouvoir au Conseil Général, euh, François Métien nous a dit « Bon, mais ça, c'était avant. Maintenant, c'est nous qui commandons. Ça sera pas comme ça. » Alors, ça m'emmerde. Constat constat d'échec jusqu'à présent, 21 ans à voir comment ce dossier pourra évoluer. On passe à un autre point Communauté de communes. Alors, relation entre la municipalité et la communauté de communes, euh, il y a beaucoup de dossiers, justement, qui touchent euh, la municipalité et qui sont à charge de la communauté de communes. Alors, la, concernant la piscine, il y avait des questions d'un de, de auditeur. On n'aura pas le temps de, de le passer parce que non, non, on n'a pas le temps. Euh, qui, les gens qui sont, qui sont inquiets. Euh, alors, euh, est-ce que ce projet se fera d'une part euh, on, on nous a dit que oui, euh, le, le, le dossier est bien avancé maintenant Concernant plus globalement euh, les euh, donc les dossiers qui touchent la municipalité et la communauté de communes notamment sur la compétence des, des infrastructures sportives est-ce que c'est une compétence que la municipalité est prête à passer à la communauté de communes et plus globalement comment ça se passe les relations alors c'est pas si... bon, c'est pas si simple que ça alors la piscine en principe elle se fera Mais elle se fera avec l'appui de Saint-Jean aussi puisque nous avons acté le principe d'aider Le, la, la communauté en financement. Bon. Alors, ça a été en un bon, premier Une, une minute, hein, pas plus. Bon, alors, c'est difficile à expliquer, mais oui. pour dire que la commune de Saint-Jean est partante pour que la, que la piscine continue. Alors, le fait de transférer une une, une, une compétence sportive, ça veut dire quoi Ça veut dire que tout ce qui est sport passe de l'autre côté. Moi, je veux bien, Chami, discuter... Euh, je n'ai pas donné mon avis, encore. Hein. Non, non, mais je veux bien discuter avec euh, le président de la communauté de communes ou qui que ce soit, et que... Secondes. Et que et que ensuite on puisse voir de quelle façon on n'a pas eu besoin de passer le sport pour faire la piscine on peut très bien faire une salle de sport de la même façon qu'on fait une piscine on n'a pas besoin de passer toute la compétence sportive parce que quand tu passes une compétence tu la perds toi moi je peux pas refaire le rail a si, si je passe la compétence si je passe la compétence au truc alors il faut il faut le faire posément en, en réfléchissant et je crois que on y arrivera de cette façon là Chabillard. Mais moi je vais, parce que parce qu'on n'a pas trop le temps, moi j'ai marqué je, je vais quand même montré une incohérence quand même parce qu'il était prêt euh, pendant la fusion des communautés des communes à s'engager donc avec avec Saint-Palais, oui. vous étiez prêt oui. Et là on aurait perdu la la, la on aurait perdu non. la compétence sportive non. également parce que eux l'avaient là-bas. Non Oui Non. Si tu as bien lu le texte, ce qui tombe dans le texte, c'était uniquement un uni, uniquement uniquement c'était uniquement pour les terrains de foot et de rugby. Uniquement et je te ah remonterai mais, le eh document oui, mais ça je sais oui sauf, mais sauf il, les... était pas, il était pas il était pas question des sarle couverte et compagnie alors parce que oui. non moi je crois <rire> que c'est sur la pelote Ah non non non non non non. Les salles couvertes, c'est pas grave. Chabila, Il est Litia, il est Litia Prechski, Erya est à Ril Cargo Norteco, Arimanetan Voilà, nous nous soutenons en soutien pour l'instant les, les, les projets parce que les, les gens quand même sont en attente de, de, de cette piscine, de cette médiathèque. Euh, voilà, ça, ça ça avance pas trop, Alors on se demande nous parce qu'on est pas dedans pourquoi ça avance pas. Certes, il y a des y avoir des des soucis propres. Voilà, après nous voilà, nous nous ce qu'on veut dire c'est que quel que soit le président de la Comcom, -com, là aussi il peut y avoir un conflit de personnes, voilà. On va essayer de ne pas freiner freiner le projet et donc euh, d'aller dans le sens de, de l'intérêt communal, l'intercommunal. Et euh, et voilà, en gros rien de plus quoi. On va en terminer là parce que c'est l'heure et je on euh, Panchika. Ba <mimix> i de yaki ne colectivo aquel egin baitu galdeke ta bat auta gair buruze et riel karguen batela ketali buruze positionatu utesi reste. Est-ce à... que vous êtes positionné c'est Yakin le collectif de qui a envoyé un courrier à tous les à tous non, les... mais moi le conseil municipal le conseil municipal quand il sera élu quand il, il y a vraiment de nouveau sur la table une Une, une possibilité d'avoir une communauté de communes le plus important, le conseil municipal délibérera et prendra position. Et tous les conseils municipaux feront de la même chose. Mais je suis étonné tout d'un coup de voir qui ne se réveiller, et personne ne s'est réveillé quand je vois que le canton de Saint-Jean-Pied-de-Port, le canton de Baylori vont disparaître, et qu'on va se retrouver à Mont-Léon. personne n'a rien dit. C'est curieux, non Xabi, il dit buruza erantzuna? Ez eta en zona. Est tout dit tout compris tout le boulot, j'étais non. bat, hautak gai, berdin eh, uh, basena faroaren, basena faroa egilkargo baten usaketari buruz edo ere uh, garatzi bai gurria txikita irixarirekin lotu irixarisu uzkune. Eh, est estut, Mais en tout cas c'est tout chose la elicir eta. Bon. Ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez Bon, c'est simplement nous sommes une nouvelle partie pour une nouvelle mandature avec des nouveaux membres plus jeunes plein d'enthousiasme aussi bien implantés dans le tissu socio-économique et donc très représentatif. Je crois qu'une seule volonté nous anime tous, le bien-être de tous les Saint-Jeanais, du plus jeune au plus ancien. Alors, notre démarche est volontaire, œuvrant pour la qualité de la vie de chacun et l'avenir de notre commune en restant fidèle à nos racines. Nous sommes unis autour d'un projet d'intérêt communal dans une volonté de rassemblement de tous les habitants. Le programme que nous vous présentons se veut concil, je crois, précis, crédible réalisable et surtout finançable parce que on peut dire tout ce que l'on veut on revient toujours sur terre quand il s'agit de finances. Alors soyez assurés tous que nous ferons le le maximum pour notre commune et soyez assurés de notre engagement total. Javi. Voilà, nous euh, juste dire qu'on qu'on aime notre village, voilà, on habite tous tous ce village et depuis fort longtemps. Voilà qu'on est prêt qu'on est prêt à limite à assumer à assumer ses responsabilités voilà que les gens nous fassent confiance parce qu'on on est déjà compétent moi j'ai été surpris de mon équipe voilà et voilà j'espère qu'ils vont nous faire essentiellement confiance voilà qu'on est très motivé puis voilà à la Boska Boska de Satela Oriando Ivanierni Saint-Jean Tremban Jesker Voilà Miljesker Velas gure bi auta gaileri Donianegarasin me las presentatzeniren Alfonso Idia Goraikozopesa et Xabila Enson Ditugu Mire eskerra eta esa handze beste debatia asteskene aratzian haspiontan Dona Pauloiko beraz hiru zerenden artean.